Tu dois avoir froid L'hiver comme un oiseau de proie Te griffons, te morts en bas Dans la rue tu fais les 100 pas Car tu attends quelqu'un, je crois Comme tu dois avoir froid La robe est trop courte pour toi. La mode est cruelle parfois, car tu frissonnes sous la soie. Et tu n'as même pas de bas. Dois avoir froid, et l'homme passe devant toi et tu la grippes par le bras et puis tu lui parles tout bas, il s'arrête et puis s'en va comme tu dois avoir froid. La neige tombe sur les toits Et les enfants rient aux éclats Noël ne les oubliera pas Mais il ne viendra pas pour toi Et non, Que tu es Une fille De joie Comme tu dois avoir froid